Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament, il y a un seul et même Dieu de grâce, mais qui a une méthode pour nous faire grandir qui n'est pas toujours sans souffrance. Alors on va le dire gentiment comme ça, bien que ce soit plein d'amour. Ah, merci Fred, finalement c'était à jour. Alors, comme Michel l'a dit, c'est correct, j'ai tout ce qu'il faut. Comme Michel l'a dit ce matin, on termine titre, avant, euh, à moins que ce soit titre qui nous termine. Euh, avant de commencer Exode la semaine prochaine, le même Dieu a écrit titre. Exode a, écrit, a fait écrire Tite tu sais, et Exode. Euh, je vais escamoter un petit peu sur l'introduction. Je pense que j'ai beaucoup de stock. Euh, je, vais, je vais lire le, le passage, le, le chapitre 3 de Titre. Puis Je vais le commenter. Pourquoi je vais le commenter tout de suite? C'est parce que je veux traiter des sujets qui ne sont pas mes sujets en commentant, puis après ça, je veux me consacrer au sujet de ce matin. Parce qu'il y a plusieurs petits sujets qu'on pourrait exploiter là-dedans, mais que, que je n'exploiterai pas ce matin. C'est bon, titre 3, je vais commencer en fait à 2, <rire> 2, 11. titre chapitre 2, verset 11. Est-ce que d'abord, le son est bon Même quand ma voix diminue, oui, okay. la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en mise en lumière. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. L'heure. Qui ça, l'heure? Rappelle-leur d'être soumis. Mais à qui on parle? À l'Église entière ici, là. Il n'y a pas juste une catégorie à qui ça s'applique. Ce n'est pas les esclaves seulement, ça. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de ne médire de personne, dire du mal, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Et là, ici, on entend le fameux Philippiens 4,5 qui résonne, hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes, et sachez qu'il y en a plein d'autres. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Je fais une pause ici, sujet que je ne veux pas traiter en longueur, que je vais juste aborder en forme de parenthèse ce matin, soumission aux autorités. Pas facile quand on considère qu'on paye des impôts pour faire des choses qu'on désapprouve, contre la vérité. Pas juste, là, mais aussi des choses qu'on désapprouve. Pas facile. Mais pensez-vous que quand le Seigneur Jésus a dit de rendre à César ce qui est à César, pensez-vous que les impôts romains étaient utilisés juste pour faire du bien? Pensez-vous qu'il savait ce qu'il disait? Il a quand même dit de rendre l'impôt à César. En fait, le Seigneur nous enseigne qu'on est citoyen des cieux, on n'est pas citoyen d'aucun État ici sur Terre pour le prendre à cœur et vouloir le transformer de l'extérieur. Non pas qu'on n'est pas appelé à y faire du bien, au contraire, c'est justement ce qu'on voit. J'en profite aussi pour faire une application. Tous les hommes, gouvernement, autorité, mais tous les hommes aussi, Ceux qui agissent contrairement à nos valeurs. Il ne nous est pas permis de nous en moquer, jamais. C'est tout le contraire. On doit être prêt à tout bonheur envers eux. Ce ne sont pas les hommes perdus, les ennemis. Je continue. Nous aussi, en passant, en c'est normal qu'ils agissent comme ça. Nous aussi, on agissait comme ça. C'est ce qu'on vient de lire hein, au verset 3. Verset 4, je continue. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pu faire, on ne pouvait de toute façon offrir aucune œuvre de justice qui nous serait comptée à justice. » Mais en vertu de sa propre miséricorde, la sienne est la sienne à lui seul, par le bain de la régénération, il ne s'agit pas du baptême ici, mais une image de purification, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint Esprit, un petit peu comme dans Jean, Jean 3 quand, quand Jésus va dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau, il faut que faut naître d'eau et d'esprit, c'est un petit peu la même chose ici, le bain de la régénération, le renouveau du Saint Esprit. Il l'a répandu, répandu sur nous avec abondance. » Ça, c'est la mesure de Dieu habituelle, c'est « t'es enterré de ce qu'il donne par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Ou, si vous préférez, une autre façon de le dire, « nous devenons, devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes, mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. On se souvient qu'il y a un contexte, hein, surtout dans l'Église de, de, de, des débuts, souvent, Les premiers croyants sont des juifs. Hein? Et souvent, les églises vont subir l'influence de ce qu'on appelle les judaïsants, qui font une sorte de promotion de, de « on a besoin de la loi pour être sauvé, on a besoin de compléments qui viennent de la loi, on a besoin de la circoncision. » Et même d'autres vont ajouter à ça même des traditions rabbiniques. C'est non, on n'ajoute rien à l'Évangile. Et on ne discute pas. En discuter, c'est tomber dans le piège. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui cause des divisions, sachant qu'un tel homme est perverti, qu'il pêche et se condamne lui-même. Le mot à la, à la source, là, dans le, le texte, est ce qui a donné hérétique, celui qui cause des divisions. Lorsque je t'enverrai Artémas, je continue au verset 12, lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichic, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Ça nous dit que. Tite en a pour quelques mois dans l'île de Crète. Là. On ne sait pas exactement combien, là, mais il y a quelques mois pour accomplir sa mission. Et Nicopolis, on ne sait pas laquelle. Il y a neuf villes à peu près qui s'appellent comme, comme ça. Peut-être celle en Acaï, on n'est pas sûr. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Euh, » Pour la, la petite histoire, Artemas et Zénas euh, ne sont nommés qu'ici. On n'en entend, en entend pas parler, mais on comprend que ce sont des compagnons d'œuvre fidèles. Et bon, ici, Tite va être relevé par Artemas ou Tychik. On ne sait pas encore, euh, à ce moment-ci dans l'histoire, on ne sait pas encore lequel. Et, euh, et pour ce qui est de Zénas et d'Apollos, ils vont être de passage dans l'île. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps. Mais, il faut pourvoir à leur, à, leur, euh, à leur entretien. Juste dans ça, il y a un enseignement que je ne ferai pas ce matin. <rire> « Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les bonnes œuvres pour subvenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. » Que la grâce soit avec vous tous. OK. Pour, euh, pour annoncer le sujet, il y a une expression qui est revenue plus de fois que n'importe quelle autre dans les quelques versets qu'on a lus. Avez-vous noté ce que c'est? <rire> Ceux qui connaissent. Silence. <rire> Bonnes œuvres! Hey, c'est quoi ça là? C'est de la triche. Donc, c'était donc possible d'y répondre sans avoir d'informations préalables. Oui, et bonnes œuvres. OK. Il y a même un, un verset que je n'ai pas lu, là, qui, si, si je prends 2, 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne. » On a lu quoi après ça? On a lu qu'au verset 2, 14, « Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter toute iniquité de... » Se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on apprend encore, verset 2 de 3, hein, au chapitre 3, d'être prêt à toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'on apprend encore au verset 8? Tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Et une dernière fois encore, il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les œuvres bonnes. Peut-être que c'est important. Je vous suggère ça et c'est mon sujet. Alors ce matin, ce que je vous propose, propose égale proposition, nous devons exceller dans les bonnes œuvres. Je n'ai rien inventé, mais on va essayer de le développer. Alors pourquoi? On va en voir deux raisons. Okay, la première raison... Le premier motif qu'on va survoler, c'est parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. On va voir ce que ça implique. La deuxième raison pour laquelle on doit exceller dans les bonnes œuvres, à cause de l'œuvre de Christ. OK, alors, première raison pour laquelle on doit exceller dans les bonnes œuvres, parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. 2.14. Qu'est-ce que ça dit? Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Son sacrifice à la croix, le seul qui pouvait payer pour les péchés de l'humanité, le seul sacrifice acceptable, celui de Christ, c'est le seul rachat agréé par Dieu. Et qu'est-ce qui s'est racheté? Une gang d'individus? Il s'est racheté un peuple. Il y a un fils unique, c'est le Seigneur Jésus. Ses autres enfants ne <rire> sont pas des fils uniques, OK? Bien que chacun ait été créé exactement comme le Seigneur le voulait, et, et soit unique dans un sens, nous formons un peuple. Et ce peuple-là, purifié par Christ, il l'a formé pour un, une raison très, très, très clairement exprimée ici, Qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est acquis un peuple pour que ce peuple soit zélé pour les bonnes œuvres. Qui Et ça pose aussi la question de l'appartenance. Si nous sommes son peuple, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Ah oui, on l'entend de temps en temps, puis on en est presque rendu imperméable. Moi, je peux, je peux parler pour moi. Des fois, j'ai cette réaction d'imperméabilité aux choses que j'entends souvent. C'est triste. Mais je ne m'appartiens pas. Nous ne nous appartenons pas en tant que peuple. Je ne m'appartiens plus en tant qu'individu si j'appartiens au Seigneur. La seule condition, c'est que je sois sauvé par Christ. Mais je ne m'appartiens plus. Et c'est une caractéristique fondamentale de la famille de Dieu, Elle appartient à Dieu et il la veut zélée pour les bonnes œuvres. Euh, Matthieu 5,16. Je vous le lis rapidement, mais je ne vous laisse pas le temps de tourner parce que j'essaie de sauver un peu de temps. <coughs> Matthieu 5,16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Pourquoi Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pas vous glorifiez-vous. Votre Père qui est dans les cieux, pourquoi il veut un peuple zélé pour les bonnes œuvres, pour sa propre gloire? Mais notez bien, ce sont des œuvres visibles. Et là, c'est important, on va réfléchir un petit peu à ce que c'est que les bonnes œuvres. Euh, Éphésiens 2.10, je veux lire ça aussi avant. Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10. 10. Évidemment, il y a un contexte à ces passages-là, mais je dois aller vite. Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? Dieu. Nous sommes son ouvrage. Sa fabrication, son œuvre d'art. Ayant, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, ce sont des œuvres à pratiquer, pas juste des pensées, hein, des œuvres à pratiquer, euh, c'est Lui qui les prépare, il les a préparées, ça implique d'avance. Pour nous, ça veut dire que je ne choisis pas ni les œuvres, ni la quantité, ni le moment. Je ne choisis pas avec qui non plus. C'est lui. C'est lui qui prépare. C'est lui qui décide. Je ne m'appartiens pas. Nous ne nous appartenons pas. Euh, là, on a vu dans Matthieu 5,16, il faut que les œuvres soient visibles. OK, mais en même temps, il faut prendre toute l'écriture pour interpréter l'écriture. Il n'est pas question d'hypocrisie. Si vous pensez que Dieu aime les œuvres hypocrites, vous allez trouver des passages qui... Qui mettent les points sur les i. Non. Si on fait l'œuvre pour être vu, pour que notre justice soit vue des hommes, ça cesse d'être une bonne œuvre. Ce n'est pas ça une bonne œuvre. Ça part du cœur. Ce n'est pas une bonne action qu'on peut comptabiliser, dans le sens, euh, le, le, la, la notion traditionnelle des BA, hein, la bonne action. Ça, ça n'est que des œuvres qu'on veut comptabiliser pour se faire du crédit auprès de Dieu. Ce n'est pas ça, les bonnes œuvres pour Dieu. Mais c'est quand même visible. Attention, il y a des choses qui doivent être faites, euh, qui vont être faites sans que personne en ait conscience. Mais à quelque part, ça a un effet visible. Ce que, je pense que c'est ce qu'il faut retenir ici. Et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on veut quantifier pour se comparer, hein? Moi, j'en ai fait plus que vous. J'ai plus souffert que vous, hein, si on mesurait ça, la souffrance. Et euh, on va donner le plus de gloire parmi nous à celui qui en a fait le plus. Non, rien à voir. Mais chacun est appelé à les faire. OK. Euh, le bon moment, c'est quand le bon moment chaque jour que Dieu nous donne. À chaque jour, dans tout ce qu'on fait, cherchons les œuvres que Dieu prépare pour nous. Euh, il faut vouloir être attentif à la conduite du Saint-Esprit, parce que tout est l'occasion de faire une bonne œuvre. Même les choses qui n'ont pas l'air spirituelles. Même au travail. Même en travaillant sur un stupide site web, Euh, donc, ce qui la rend authentique, c'est l'attitude de cœur, sans hypocrisie, euh, pour les bons motifs. La gloire de Dieu, hein, on a retenu ça. Ça implique aussi, une œuvre, ça implique, pour vous aider à reconnaître ce que c'est, ça implique un effort. Ça va me coûter quelque chose. Ça peut être... Euh, La tueur, ça peut être euh, des désagréments, ça peut être un sacrifice de quoi que ce soit. Il y a un coût associé à une œuvre. Ça peut être euh, de l'inconfort, en masse d'inconfort. Euh, et ce mot, on y, dans notre époque, est celui de la souffrance. Alors, si à chaque jour je suis appelé à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, ça se pourrait que si je les additionne, il y ait aussi beaucoup de souffrances qui viennent avec. Et ce n'est pas parce que c'est une œuvre que Dieu me donne à faire qu'il n'y aura pas de conditions adverses. Si on pense que toutes les œuvres vont s'ouvrir et que ça va être facile tout le temps, non, des fois, c'est le contraire. Il y a bien des mains qui vont nous agripper pour qu'on n'avance pas. Un petit peu comme un avion, plus il va vite, plus il a besoin d'énergie pour accélérer. Hein? La, la traînée se fait plus forte. Donc, le prix à payer ne va pas être anodin. Euh, parlons un peu de la foi, toujours dans, dans, dans ce, ce, ce premier motif de pourquoi est-ce qu'on doit exceller dans les bonnes œuvres, parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Si je continue, je vais je je parler de la foi. Jacques 2. Jacques 2, je vais vous lire ça de 14 à 20. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour? » Ici, « nu » veut dire euh, « je, je manque de vêtements pour faire face à, à, aux conditions euh, météorologiques. Okay? » Là, on ne parle pas d'avoir une paire de souliers pour faire du jogging, une paire de souliers pour faire de... Non, on parle d'avoir le strict nécessaire pour résister aux éléments. Hein? Puis, on n'a pas de quoi se chauffer. Et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Des belles paroles, des belles intentions. Hey, « Ça me fait chaud au cœur, mais ça ne me fait pas chaud au corps. » Si le Seigneur te l'a montré à toi, c'était peut-être pour que tu prennes soin de ces frères-là qui ont besoin d'être de, de, de, de, chauffés physiquement dans leur corps. Il en est ainsi de la foi. C'est une image. Si elle n'a pas, si pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Très fort aussi. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? J'arrête ici. Est-ce que c'est important, vous pensez? Est-ce qu'on veut vraiment que notre foi soit stérile? Puis là, ici, je dois dire, on a beaucoup entendu, quand on se fait annoncer l'Évangile, et c'est vrai, que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent absolument. Le salut en Jésus-Christ, ça exclut toute œuvre de justice, on l'a lu dans le type. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'œuvre? Il y a des œuvres après. Et ça, il faut le comprendre. Quand on annonce l'Évangile, on annonce que, Celui qui veut suivre le Seigneur Jésus, ça ne s'appartient plus lui-même. Et que le Seigneur Jésus, ce qu'il appelle à être, c'est un serviteur qui doit faire des œuvres pour son Seigneur. Les œuvres que son Seigneur a préparées d'avance pour lui. Et là, ici, mes œuvres ne sont pas vos œuvres et vice-versa. Je parle de, des miennes, celles que le Seigneur a préparées pour moi et vice-versa. Par contre, ce qui est pareil, C'est l'intensité avec laquelle on est appelé à faire ces bonnes œuvres. Le plan de Dieu. Hein, comment, une autre façon de l'exprimer. Sauver des personnes qui deviennent, dès lors qu'elles sont sauvées en Jésus-Christ, elles deviennent libres de consacrer leur vie à Dieu. C'était impossible avant. Impossible. Les ascètes ont essayé autant et ont fait des choses bien plus impressionnantes que bien du monde parmi nous. Mais ce n'est pas ça, une vie consacrée à Dieu. Ça commence avec la porte qui est le Seigneur Jésus. Et en Jésus, on devient libre de consacrer notre vie. Donc, le plan de Dieu, sauver des personnes qui deviennent libres de consacrer leur vie en le servant. Servir veut dire des bonnes œuvres. Si, si ça ne fait pas l'équation dans votre tête, réfléchissez encore. Afin que les vies consacrées servent à sauver d'autres personnes par la vérité de l'Évangile, oui, absolument, mais la vérité de l'Évangile appuyée par le témoignage visible, comment? Par des œuvres, le témoignage visible de vies transformées. Sauver des personnes consacrées pour Dieu, qui servent à sauver d'autres personnes par la vérité de l'Évangile, appuyées par le témoignage de vie transformée. Est-ce que les œuvres ont leur place? Vous ne trouvez pas que c'est assez important dans le processus? Galate 6.10 Vous allez me dire, t'enseignes pas vraiment sur titre. Oui, c'est possible. Je n'aurais peut-être pas des bons points pour la forme. Il y a 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Euh, deux choses là-dedans. Il y a quand même, tu sais, aujourd'hui, il ne faut plus mettre de pression, hein, dans, dans aucune circonstance... Euh, Ici, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit élément pressant pendant qu'on en a l'occasion. Attendez pas, tardons pas. Le bien envers tous, pratiquer le bien envers tous, c'est notre sujet de ce matin, qu'on appelle aussi des bonnes œuvres, et surtout envers les frères en la foi, surtout envers la famille de Dieu. On a l'impression que le chapitre 3 dans le titre, « Ah, ça, c'est envers le, le monde du dehors, on sépare ça. » Oubliez la séparation en chapitre. Ça se tient tout ensemble. Il n'y a pas de bonnes œuvres envers l'extérieur s'il n'y a pas de bonnes œuvres envers les gens de l'intérieur, de la famille de Dieu. Ça va ensemble. C'est un petit peu comme ma famille chez moi. Si je ne suis pas capable de prendre soin de mes enfants, qu'est-ce que je peux bien faire dans l'Église de, de, de Dieu? Pourquoi ça irait mieux dans l'Église de Dieu? ça va ensemble. Jean 13, 34 et 35, juste pour appuyer, en terminant ma première raison, je... oh ça fait une demi-heure déjà, que... juste pour appuyer l'idée du témoignage, l'appui par le témoignage de vie transformée, Jean 13, 34 et 35, qu'on connaît pour plusieurs d'entre nous par cœur, Hein? Une petite idée, comment ça commence? Je vous donne un commandement nouveau. C'est important, il ne faut pas omettre <rire> que c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le modèle, il n'y en a rien qu'un. Pas d'entre deux, comme je vous ai aimé. Tendez-vous à vous aimer, comme je vous ai aimé. Et on va en parler un petit peu. Euh, on va en parler là. Oui, on va en reparler bientôt. Donc, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et là, le témoignage. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. »« À ce que vous direz, dans des beaux sermons bien structurés, où vous exposez clairement les doctrines de l'Évangile. » Non, ce n'est pas mauvais d'exposer clairement les doctrines de l'Évangile, mais ce n'est pas ça qui est dit ici. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »« Si vous avez... » Si vous vous aimez comme je vous ai aimé, pas si vous avez ce que vous estimez à être, selon vous, une part raisonnable d'amour, selon votre définition de l'amour. OK. Le Seigneur Jésus a marché lui-même, comme il nous demande de marcher. Il comprend parfaitement les contraintes de la vie humaine de la survie, devrais-je dire, ici-bas, sur cette terre, euh, à cause du péché. Ces journées, à quoi ressemblaient ces journées? En on en a quelques indices dans les Évangiles remplis à craquer, du matin au soir, mais pas remplis de loisirs. Il se donne lui-même, du début à la fin, Après une longue journée, il <rire> pense rentrer à la maison, mais non, il y a encore une foule qui l'attend. Il guérit, il enseigne. Il se reposait lorsque possible, où c'était possible, et il demeurait actif, même dans son repos. Ça nous parle parce qu'on n'est pas du tout à cette époque de négliger notre repos. Son attitude est demeurée sans faille. Jamais on ne l'a vu grenier. Au contraire, sa nourriture était celle de faire les œuvres de son père. C'est de ça dont il avait faim. Qui? Okay. C'était la, la première raison. C'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. C'est pour ça qu'on doit marcher, c'est-à-dire exceller dans les bonnes œuvres. Maintenant, la deuxième raison, le deuxième motif, c'est à cause de l'œuvre de Christ qu'on doit exceller dans les bonnes œuvres. Et là, je vous ramène à titre. En profiter pour faire un peu de français. En verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus. Afin que, marqueur de relation, afin que, marqueur de cause. Donc, il y a une cause et il y a un effet qui sont reliés par « afin que ». L'effet? Exceller dans les bonnes heures. La cause? On remonte un peu avant. Verset 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. » Insensés, désobéissants. <rire> Souvenez-vous. <rire> Je vous laisse le temps de vous souvenir. « Égarés. » asservi, esclave, asservi à toute espèce de désir et de passion. Passion n'est jamais un mot négatif, un mot positif. Dans les traductions Louis II, 1910, et toutes celles qui sont basées dessus. Faites attention, passion, c'est négatif. C'est zèle qui veut exprimer l'idée de, de dévouement dévo, dévo, dévo, dévo, dévo, dévo, euh, irrépressible. toutes sortes de passions, vivant dans la méchanceté, vivant dans la méchanceté, pas « des fois, je me suis égaré dans la méchanceté »,« je vis dans la méchanceté » et dans l'envie, « odieux », un mot très fort qu'on n'utilise plus beaucoup, et nous haïssant les uns les autres. Même le beau monde qui a l'air sympathique, qui est admiré. C'est comme ça qu'on peut le définir. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, je fais une autre parenthèse, le mot Sauveur revient un paquet de fois dans le titre, même en trois courts chapitres, il veut marquer un point, je pense. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance. Son Saint-Esprit vit en nous. Est répandu sur nous avec abondance. Parce que Dieu donne, il ne donne pas à peu près. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc là, ici, il y a ce que le Seigneur a fait et ce qui me reste encore à obtenir. La, la partie de la vie éternelle, parce que dès, dès maintenant, c'est la vie éternelle, mais la partie de la résurrection et tout ce qui vient après, celle-là est encore à venir pour moi. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus pour chacun de nous qui motive qu'on fasse des bonnes œuvres pour lui, une réponse à son œuvre à lui. Une réponse de reconnaissance. Est-ce qu'on est toujours reconnaissant? Est-ce qu'on a toujours ça sous les yeux? Est-ce qu'on est toujours pleinement saisi par ça? Jamais de la vie. On est constamment en train d'oublier. D'où l'importance de l'Église pour se le rappeler, puis se le marteler et s'en se, se, se, inspirer. Euh, le, le verset 9 du chapitre 2, hein, « Exhorte les esclaves à être soumis. » Comment ça se termine? « Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre sauveur. » OK, c est, c est le contexte immédiat, c'est les esclaves. Hein? Mais c'est bon pour tout ce qu'on fait tout le temps. C'est ça notre motivation. Je veux faire plaisir à papa, je veux que papa soit honoré. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour un parent qu'un enfant euh, non, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant Oui d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour un parent qu'un enfant qui est fidèle, dévoué? Euh, vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose? Une famille d'enfants fidèles, dévoués, qui prend soin les uns des autres. Bon. Non, sans blague. C'est toute une bénédiction d'avoir un enfant, mais quand ta, famille, quand ta famille est comme ça, unie. OK. C'était la deuxième raison, plus courte comme vous voyez, la deuxième raison pour laquelle on doit exceller dans les bonnes œuvres. Euh, alors, c'est le temps de nous examiner nous-mêmes, chacun pour notre part. Hein? Premièrement, est-ce que tu fais partie de ce peuple de racheté, que Dieu s'est racheté? Parce que non, on ne naît pas en en faisant automatiquement partie. Ça n'est pas non plus une adhésion qu'on peut acheter euh, par un formulaire web. Il y a un seul moyen que Dieu a désigné. Et il faut savoir que tu ne t'appartiens pas si tu saisis ce moyen. Il y a Un cadeau qui t'est offert, c'est celui du sacrifice, le sang de Jésus sur la croix. Celui qui était à même d'être puni pour tes péchés. Parce que non, rien de ce que tu as pu faire efface le moindre de tes péchés. Maintenant, tu confesses le nom du Seigneur Jésus, tu dis oui, euh, j'en suis, c'est mon Seigneur. Mais est-ce que tu as d'autres priorités dans la vie que les bonnes œuvres? Là, c'est un examen quand même qui mérite un petit peu de, de temps, qui mérite qu'on y réfléchisse. Est-ce que tu écoutes la chair au lieu de l'esprit? Parce que devinez quoi? Euh, notre contexte est assez semblable à celui des crétois. Hein? On a vu ça dans le... Le chapitre 1, comment les Crétois sont, sont décrits, les Crétois euh, euh, toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à notre contexte de société? Vous trouvez que les gens sont fidèles à la parole donnée, qui disent la vérité, qui euh, qu sont des travailleurs laborieux, gentils, aimables, Non, au contraire, hein? Et, et ça fait pression sur l'Église de se conformer à, à ce monde qui nous entoure. Euh, Ménage-toi, fais-en pas trop, hein, brûle-toi pas. Profite de la vie, pas de stress. Mais si on attend que la chair ait envie de faire des bonnes œuvres, le train va passer. Vous ne vous lèverez pas un matin hein, et votre chair va avoir envie de faire des bonnes œuvres, de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Est-ce que tu es à temps partiel? Oui, mais pas ça, pas maintenant, pas avec eux. Ça, ça va être à temps partiel. 1 Corinthiens, je vous lis, un, un Corinthiens 9, 24 et 25. Ne savez-vous pas, c'est une image, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Alors on parle d'une de, de, image, c'est celle d'une course, par exemple, le 100 mètres. Tous courent, mais un seul reçoit le prix. Effectivement. On se souvient que de celui qui remporte la médaille d'or, n'est-ce pas? Courez de manière à l'obtenir. Donc, vous courez. Là, là dans l'instant présent, la seule cause qui vous importe, c'est remporter le prix. On ne peut pas être partagé. L'athlète, là, il dit « Ah, j'ai les ongles sales, tu y penseras après la ligne d'arrivée. J'ai mal à la cheville, tu y penseras après la ligne d'arrivée. » « Qu'est-ce que je vais me faire pour souper? » Tu y penseras après la ligne d'arrivée. Là, tu cours et tu cours pour remporter le prix, comme si tu allais être le seul à remporter le prix. Le, partage, le podium, on ne le partagera pas. Courez avec cette intensité, cette, cette volonté-là, cette piété, cette, cette dévotion-là. Je fais tout dans le contexte, c'est je fais tout à cause de l'Évangile. Est-ce que tu t'investis dans le corps de Christ pour y prospérer? Est-ce que tu saisis toutes les occasions que, te, que Dieu te donne d'y participer activement? Et les parents, est-ce que tu amènes tes enfants dans ce mode de vie, dans le modèle, dans ce modèle-là? Il y a aussi des bénédictions. Hein? Il n'y a pas juste un prix à payer. Il y a aussi des bénédictions. Ça vient avec des bénédictions dès maintenant. Le Seigneur lui-même a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est quelque chose que même mes enfants peuvent saisir quand, par exemple, ils veulent nous faire plaisir en mettant la table. Hein. Mais il y a beaucoup de niveaux de profondeur à cette parole, et on les saisit en pratiquant les bonnes œuvres. Est-ce que Aussi, comme récompense, une conscience pure. Qu'est-ce que ça vaut pour vous, une conscience pure? Avoir et conserver une conscience pure. La conscience de savoir que, bien que je ne sois pas parfait, je marche dans la bonne direction. Qu'est-ce que ça vaut pour nous, ça? Pour moi, ça vaut beaucoup. Celui aussi de notre bilan, il peut être positif ou négatif. Hein, on, on peut dire, euh, dans 2 Timothée qu'on a lu euh, récemment, 2, 2 Timothée 4, c'est un peu comme si Paul déposait son bilan terrestre. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Hein, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai pas lâché avant la fin. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Un bilan négatif, en tant qu'enfant de Dieu, véritable, c'est qu'on peut être sauvé à travers le feu. Les œuvres qu'on aura faites sur cette terre vont brûler. Ah, on va avoir la vie éternelle, sans la joie qui est exprimée par l'apôtre Paul ici. Est-ce qu'on va être comme ce serviteur qui n'a pas fait fructifier ce que son maître lui avait confié? Est-ce qu'on veut avoir l'assurance de pouvoir dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ? » Imaginez, là. Avez-vous avez une hésitation avant de dire ça? Moi, j'en ai. Hébreu 10, 24, hein? Je, je... Je triche un petit peu, on va en parler au camp. Hébreu 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Veillons les uns sur les autres pour ça. Je suis redevable au peuple pour les œuvres bonnes. Ce n'est pas moi qui décide. » Je termine, finalement, je termine avec l'exemple d'Élie, le prophète Élie. Je n'irai pas le lire, un roi 19, 14. Et Élie arrive à, à la fin de son ministère, on va le dire de même, de son ministère de prophète. Hein? Ce qui vient de se passer, c'est le fameux massacre des prophètes de Baal. En réalité, on devrait dire... La gloire, la glorification de Dieu devant son peuple. Le massacre, c'est accessoire à le, le, le fait important. Mais Élie se sauve en courant après ça parce qu'il a peur de mourir par l'épée de Jézabel. Et après plusieurs jours de marche, une grande fatigue, le Seigneur dit rien, il le laisse reposer. Finalement, arrive un entretien avec Dieu. Je passe beaucoup de détails. Et qu'est-ce qu'Élie exprime Il dit. J'ai déployé mon zèle, j'abrège, mais je suis resté moi seul. C'est un petit peu comme si Élie. On, on, on, on trouve que c'est pesant pour Élie de se sentir seul au service du Seigneur dans ces conditions adverses. Mais la solitude, ce n'est pas une raison pour lâcher. Mais on peut comprendre quand même. En passant, ce que Dieu va répondre à Élie, c'est pour toi, c'est correct. Là. Comme, comme dans un match de lutte, là, il y a quelqu'un qui, qui va venir te remplacer dans le ring. Mais sache que j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le, le genou devant la balle. Mais si le prophète Élie a pu être découragé, on va dire découragé, Est-ce que l'effet inverse n'est pas possible aussi? Quand un peuple entier est zélé et soudé, est-ce que ce n'est pas, au contraire, encourageant? Un petit peu comme, comme, comme l'image que tu utilises des fois, Jean-Claude, cette formation de, de militaires qui marche, qui marche en rang, quand bien même un parmi eux viendrait qu'à... À broncher, ils vont continuer d'avancer, puis les pieds du faible toucheront plus à terre, mais il va avancer avec les autres. Les autres vont le porter jusqu'à ce qu'il soit à nouveau capable de marcher. Alors, ça, c'est comme une vision. Si vous la voyez, la, la, cette même vision-là dans titre, un peuple qui appartient au Seigneur qui appartient au Seigneur, qui est zélé pour les bonnes œuvres. Alors, à chacun de nous d'y prendre sa place, une place pleine et entière, chacun pour sa part.